Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man thumma amma ba'd Donc on continue dans euh, la lecture de cette euh, modeste traduction de l'explication de, du metin de Al-Ajromiya uh, Dans la science de um, An-Nahu, uh, la, la grammaire arabe uh, On est arrivé à Beb, le chapitre مرفوعات الأسماء باب مرفوعات الأسماء لوتر ابن أجرم رحمه الله المرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله والمبتدا وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها Très bien, c'est un chapitre très important, qui va, l'auteur, il va nous parler des asnats qui vont venir avec le Rafa. avec Très bien. Al-Ism, euh, il se trouve marfou' s'il est dans l'une de ces sept positions Marfou'a sabah il a dit al tout sabah Al-Ism, il est marfou' s'il est dans l'une de ces sept positions L'auteur, Ibn Ajram, il les énumère ici Il va nous dire, voici, voici dans ce chapitre Et puis il va consacrer un chapitre pour chacun Il va maintenant nous donner en général Et puis il va consacrer un chapitre pour chacun Par exemple, il va consacrer un chapitre pour le fa'il. Un chapitre pour le mafu'u un chapitre pour le moubta'da et le suite. Parfois, c'est un chapitre consacré à l'un de ces asma'. Parfois, il va réunir par exemple, entre le ou et le Très bien. Donc, il les énumère ici sommairement. Puis, il consacre un chapitre, un bebe, à chacun d'eux. Afin de les détailler Afin de détailler ce qu'il va nous dire maintenant en synthèse Ensuite il procède presque de la même façon aussi dans Mansobet Asma Ici dans Marfouat Asma Il va procéder aussi de la même façon dans Mansobet Asma Et puis dans Marfouat Asma Donc maintenant c'est comme ça qu'il euh, a envisagé ce maintenant Il va parler de Marfouat Asma Il va les dire euh, sommairement et puis il va les détailler chacun presque dans un chapitre. Et puis il va procéder de la même façon avec Mansourbat ou Esmer Et enfin il va procéder avec donc de la même manière avec Makhfoudat ou Très bien. On va prendre le, le premier. Hein? Le premier, il est Al-Fa'il. Al-Fa'il, c'est le sujet, c'est celui qui fait l'action. C'est celui qui fait l'action, Al-Fa'il. Le c'est celui qui fait l'action. Très bien, comme euh, par exemple, euh, lorsqu'on dit par exemple, Da'a Muhammadun Rabbahu. Da'a Muhammadun Rabbahu. Hein, Muhammad a invoqué son Seigneur. Il s'est adressé à Allah subhanahu wa par une invocation. Hein, par un dua. Par une invocation. Muhammad a invoqué son seigneur. Donc, qui est, euh, où, est, où est le sujet ici C'est Mohammed Et il s'est adressé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Mohammed ici, « da'a ». Lorsqu'on a le verbe comme ça, « da'a », et puis « Mohammed rabbao », on a « il est en position de sujet. En position de sujet. « Da'a Mohamedun rabbao ». Mais si on avait dit, par exemple, « Mohamedun da'a rabbao », Mohammed il va prendre l'appellation de Mubtada. Mubtada, hein? Mubtada. On va, va l'appeler pas un faile, on va l'appeler Mubtada. Même si c'est lui, donc si on, on voit le sens, c'est lui qui a fait l'action. Mais puisqu'on on a commencé par un ism on va dire Mubtada. On a commencé avec Mubtada. Ça vient de Beda. Beda, c'est débuter, débuter, c'est commencer. On a commencé avec, donc on l'appelle mubtada. On a commencé avec, hein, d'accord Donc, euh, mais ici, lorsqu'il y a le fiel, l'arabe, la langue arabe, là, donc, arabe elle, elle procède comme ça. Elle, elle procède généralement par al-fiel et puis al-fiel et puis le Ce C'est pas comme le français, par exemple, il procède par le sujet et puis le verbe et puis le complément. L'arabe, elle procède autrement. Généralement, on, on commence par le fiel. Pardon, mais quel est le fiel Dachla muhammadun al-qisma Dachla muhammadun al D'accord Donc on commence par donner al-fa'il Quel est hadith, quel est l'événement Et puis on donne quel est son sujet, quel est son auteur Et puis on dit quel est l'endroit C'est comme ça que ce, cela procède généralement hein? Mais n'empêche qu'on peut trouver aussi Qu'on commence par al-ism Comme al on l'appelle aussi al-mubtada Al-mubtada ou bien on a d'autres structures ici on est en train de voir quelques structures hein, dans ce matn qui est moubarak ou qui réunit beaucoup de, de, de règles donc da'a muhammadun rabbaou da'a c'est un fa'il c'est un verbe et puis muhammad c'est un fa'il et puis rabba ici il est en position c'est à dire de euh, al -al hein, ce, ce, ce, ce terme il est en, en position de al rabba وهو مضاف jest ça c'est al donc lorsqu'on a par exemple dakhala al mu'allimu ila al qismi dakhala san al mu'allimu san kharaja ahmadu ila al souqi kharaja il sorti de la maison vers la direction du marché il se dirige il se dirige vers le marché par exemple il est sorti Pour aller au marché Kharaja muhammadun ila ayn Où est va Il va donc au marché Kharaja muhammadun ila suki D'accord Kataba al talibu al bursa Donc Kataba c'est le verbe C'est-à-dire L'étudiant a écrit la leçon par exemple Kataba c'est un fiil C'est un fil Donc quel est son at كتب الطالب الفاعل الفاعل ici at-talib qu'est-ce qu'il a écrit at-dars c'est al qu'est-ce qu'il a écrit l'élève a appris la formule ou bien la règle ha? a appris la formule l'élève a appris la formule Haffidha. on commence par le fail comme je vous ai dit Parce que si on commence par l on le On ne va pas l'appeler fa'il On va appeler celui qui fait l'action On va l'appeler moubzada Si on va dire Ce sera donc une autre structure Où le premier il, il sera appelé moubzada Mais ici comme dans cet exemple On va l'appeler dakhala muhammadun ilal qismi Muhammad est entré dans, dans, dans, dans la classe Ou bien si on dit kataba al waladu ad-darsa ou kataba al talibu ad-darsa ça c'est on a commencé par le verbe donc ce, celui qui a fait l'action et qui vient, euh, vient après on va l'appeler fail, fa'il comme ici dans l'exemple qu'on a vu da'a il a invoqué ha muhammadun c'est al fa'il ha c'est ici en position de al maf'oul -ma très bien Euh, le deuxième le deuxième sur, sur les sept qui sont marfouas le, le deuxième <coughs> parmi Marfoua aussi l'mafoul c'est à dire celui qui a subi l'action mais dont l'auteur n'a pas, pas été cité le sujet n'a pas été cité c'est le sujet sur lequel se fait l'action en principe C'est le sujet sur lequel se fait l'action Tandis que le sujet réel De l'action Il n'a pas été mentionné hein? Donc on, a, on appelle cette structure euh, Et d'autres ils, euh, ils préfèrent C'est à dire l'objet Dont l'auteur n'a pas été euh, Mentionné Ou bien le sujet n'a pas été mentionné Dans la phrase alors qu'on peut le connaître on peut le connaître, par exemple, si on dit « Doribel walado » On connaît que c'est son père qui, qui l'a frappé. Le, le, on dit « L'enfant a été frappé ». On connaît le sens que c'est son père, par exemple, euh, dans le contexte qu'il y a dans, le, dans, dans, dans une page ou dans un texte, on connaît que c'est le père qui a puni cet enfant, par exemple. Donc on a « Doribel walado » Cette structure « Doribel walado »« El walado » c'est un « mafoul. La miusam ma fil zumla. C'est un ou donc, sans fa'il n'a pas été nommé. Et ce n'est pas tout à fait comme le français. Donc, dans le français, on peut dire par. Par quelque chose. Et malheureusement, c'est employé maintenant dans la langue arabe, et ce n'est pas juste. Ce n'est pas correct. Ibn al-Faymin, il dit, ce n'est pas correct de, donc, de dire, dorib walado min tarafi abihi. C'est une imitation d'autres langues, telles que le français ou autre. Hein? Alors que qu'est-ce qu'on a en principe dans, le, dans, dans, dans la phrase On, on doit avoir deux deux points. L'enfant a été frappé pour que cette structure reste comme ça, parce que les Arabes se sont exprimés comme ça. Hein? Alors que ce fait, on le connaît autrement par le biais du contexte, par exemple. Hein? Très bien, on va prendre l'exemple Doriba Hussamun Hussam fut frappé Doriba Donc euh, c'est un Firl qui a été Mezhul On n'a pas dit Daraba, on a dit Doriba Il a été frappé Doriba Hussamun Donc Hussamun c'est un ism qui se trouve marfou Pourquoi il est marfou Parce que c'est un mafoul C'est un mafoul. L'amuse mafailoum. Hussein a été frappé. c'est lui qui a suivi l'action. d'Oriba Hussein D'accord? Un autre exemple. Auquel le tamamo. Auquel le tamamo. Auquel le tamamo. Le repas fut consommé, par exemple. ou bien la nourriture a été mangée, ou bien le repas fut consommé le repas fut consommé okila c'est un fi'l mabni c'est dire le majhoul comme ça donc doriba dire at-ta'am at il se trouve marfou parce que c'est un maf'oul il n'y a pas hein d'accord et comme allah soubhanou ta'ala a dit dans le coran al-azim il a dit wa khuliqa al-insanu dha'ifan hein d'accord i dansa notyfersy l'homme a été créé et il a donc euh, un peu le sens de l'anticipation il anticipe sur les sur donc il n'est pas patient il ne patiente pas d'accord? وخلق الإنسان ضعيفاً. cette الفразة كي نهتم بها. ماذا؟ يعني هذه هي cette structure هي هي هي هي هي هي هي هي celui qui a هي qui a subi l'action هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي خلق الانسان ضعيفا Et certains exégètes, certains moufassirines Comment ils ont expliqué ce, ce verset Ils ont dit C'est-à-dire ils ne patientent pas devant donc, la tentation de la femme hein Ils ne résistent pas devant la tentation de la femme C'est-à-dire pour nous dire qu'il faut faire attention, qu attention. C'est que ça c'est une tentation Le musulman il doit s'éloigner de ces choses Il doit faire très attention devant ces choses. Non pas, il ne résiste pas, c'est-à-dire qu'il qu qu peut faire, et qu'il n'a qu'à faire, il peut, peut faire cela, puisque nous, on connaît qu'il qu ne peut pas résister. Non Mais c'est pour prendre les précautions. Quelles sont les précautions C'est de ne pas regarder. De ne pas regarder Nadar al De ne pas regarder, de ne pas laisser son regard donc, euh, euh, suivre les femmes. De ne pas toucher la femme. En, en lui serrant la main la femme qui est ajnabia la femme qui est étrangère par rapport à nous qui n'est pas de, de, nos, de nos maharim qui n'est pas notre mère, qui n'est pas notre fille qui n'est pas notre soeur hein, qui n'est pas notre grand-mère par exemple qui n'est pas notre amma hein, qui n'est pas notre tante par exemple qui n'est pas de nos maharim si c'est une femme euh, qu'on connaît par exemple dans le travail ou dans les études on ne doit pas donc, lui serrer la main parce que ces, ces choses c'est ce qui vont Que l'homme il va aller donc de plus en plus dans le sens de la tentation et il va vers le péché, il s'assemine vers le péché et le fait de serrer la main lui-même c'est un péché parce qu'Allah a interdit cela et le prophète ne salue pas les femmes qui sont c'est à dire qui ne sont pas de ces maharim comme Aïcha a dit la main du message n'a jamais touché la main d'une femme. C'est-à-dire, qu'il n'est pas donc, euh, sa, son épouse ou sa fille, hein, et ainsi de suite. la C'est-à-dire, la main de, du messager, n'a jamais touché la main d'une femme qui n'est pas licite pour lui. C'est-à-dire, qui est parmi les étrangères. Hein. Donc voilà, donc le musulman doit faire attention à cette chose, le fait de serrer la main, le fait d'écouter la musique, c'est parmi les choses qui va inciter l'homme vers les tentations, hein, vers les tentations. C'est un peu à, à propos de ce verset, hein, de ce verset. Donc le, euh, le regard, le fait de serrer la main, le fait d'écouter la musique, le fait donc de, de, de la mixité, le musulman il doit se corriger, il doit donc agir en société de la manière qu'il réforme sa personne non pas qu'il va vivre avec les gens n'importe comment, non le musulman il sait quand est-ce qu'il sort quand est-ce qu'il va prendre ses courses par exemple et ses affaires il va aller les, les prendre et revenir, il ne va pas fréquenter donc, les, les gens donc n'importe comment, et aussi à l'égard des femmes surtout surtout les femmes étrangères, il a donc il fait attention, hein, il, fait attention il ne va pas agir comme font les gens qui n'ont pas des règles et qui n'ont pas des limites il s'arrête pas sur une line. très bien donc insanu insanu c'est le c'est le sujet euh, c'est plutôt le complément ou bien l'objet dont le sujet n'a pas été mentionné c'est le complément dont le sujet n'a pas été mentionné al maf'oul الذي لم يسمى il se trouve ici c'est parmi marfouat asma d'accord L'homme a été créé faible. Très bien. Le troisième, hein, le troisième c'est al-mubtada. Al-mubtada, c'est lorsqu'on commence par un nom, par le nom, hein, comme on a dit tout à l'heure, comme dans cet exemple, Zaidun Fakihun, Zaidun Fakihun, Zaidun faqihun Zaidun. Euh, c'est un moukta marfo D'accord Zayd est un savant en matière de al-Fir. Vous savez que la science islamique, elle est. Hein? Donc il y, a, il y a la aqida, la croyance, et il y a le fiqh, il y a il y a donc beaucoup de, donc, de, de, de sciences comme ça. Et bien sûr, ce qui vient en premier lieu, c'est la aqida, c'est la croyance. C'est la croyance. Hein? Et aussi, comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala ça veut dire les choses qui relèvent de al-fiqh, qui relèvent de al-fiqh. Euh, Zaidun fakihun, Zaid est un savant en matière de al-fiqh. Euh, Zaid c'est un mubtada Marfou' parce, parce que le mubtada c'est parmi marfouat asma. Zaidun, ce nom il se trouve euh, marfou. Ou bien si on dit par exemple atilmiḍu mujtahidun hein, on a commencé par le nom atilmiḍu. Mujtahidun hein Ou si on dit par exemple Allahu la ilaha illa hu Allahu c'est un mubtada hein et ce qui vient après c'est une information c'est un khabar pour ce pour ce mubtada quand qu, qu, qu a posé euh, donc euh, au des Allahu la ilaha illa Allah nul divinité n'est digne d'être adoré en dehors de lui hein c'est le sens de la ilaha illa Allahu la ilaha illa hein Allah, donc, euh, nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors de lui. Parce que des, des gens, ils expliquent c est, c est, La ilaha illallah ». Ils expliquent en disant quoi Ils disent euh, « La ilaha illallah », ça signifie qu'il n'y a de créateur que Allah. Ça, on, on partage cela avec les chrétiens. Hein? Les chrétiens aussi, ils disent « Il n'y a de créateur que Allah ». Les juifs aussi, ils disent « Il n'y a de créateur que Allah ». Beaucoup de gens. Et les associateurs hein, qui ont combattu le messager Mohamed les polythéistes qui étaient à l'époque de, de, de Mohamed ils disaient cela. Ils disaient qu'il n'y a de créateur pour Allah. C'est Allah ceux qui a créé toutes ces choses. Le ciel, les, la terre, les astres, les, les, les, les êtres, toutes choses, c'est Allah qui l'a créé. Ça c'est le créateur. Mais quel est le sens où ils n'ont pas... Euh, donc euh, Euh, ils ne se sont pas mis d'accord euh, avec le prophète hein, et même ils vont combattre le prophète pour cela et le prophète les a combattus pour cela c'est qu'ils n'ont pas voulu unifier l'adoration alors qu'ils ont unifié sur le plan de dire voilà oui c'est le créateur c'est celui qui donne la subsistance c'est celui qui fait vivre c'est celui qui, qui, qui, qui, qui retire la vie c'est celui qui fait descendre la, la, la pluie c'est celui qui fait les choses c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont reconnu cela, mais ils ne se, ils ne se sont pas rendus, c'est-à-dire sur ce point qui est l'adoration. Ils ont dit on ne va pas donc unifier nos adorations. On ne va pas euh, euh, donc diriger certaines adorations oui à Allah, mais on va diriger d'autres adorations à, aux autres aux autres divinités. Aux autres divinités. D'accord Et donc là, c'était des associateurs. Comme les juifs aussi, ce sont des associateurs. Ce sont des associateurs, c'est-à-dire des polythéistes. C'est-à-dire qu'ils n'adorent pas seulement Allah, le Créateur. Ils adorent aussi d'autres avec lui. Hein? Ils adorent Uzair avec, avec Allah. Et les chrétiens, ils adorent Allah. Et ils adorent avec lui Jésus. Hein? Hein? Ils adorent, ce sont des associateurs. Ce sont des polythéistes. « billah. » nous éloignent de leur, de, leur de leur état de polythéisme et d'association ou d'associationnisme. Oui. Donc là, euh, lorsqu'on a dit, oui. c'est-à-dire Zayd est, est un savant en matière de fiqh donc Zaidun c'est un Et lorsqu'on a dit Allahu, la ilaha illa huwa il a Allah subhanahu wa ta'ala D'accord Allah subhanahu wa ta'ala en dehors de lui donc là ici quand l'isme il est placé au départ c'est un Moubzada ce qui va venir après c'est pour nous informer sur ce nom c'est pour nous donner une information donc on appelle Al-Khabar qui va nous informer parce que al khabar c'est de Akhbara yukhbiru Khabaran ou Ikhbaran c'est à dire qu'il va nous donner une information sur ce nom lorsqu'on dit la porte lorsqu'on dit Al-Babu euh, al Mughlaqun on a posé d'abord l'isme Et puis on a informé à propos de ce ism. On a donné après le ism, on a donné le prédicat, l'information. On a dit al babo morglakun, al babo abiyadun, al babo par exemple masdudun. C'est-à-dire morglakun. C'est-à-dire la porte est fermée. Eh bien la porte elle est blanche. D'accord. Donc on a posé ism, et puis on a on a donné l'information sur ce ism. Donc ça c'est comme ça qu'on procède avec. Uh, Al-Mubsada. Et Al-Khabar, comme on va voir dans le verbe Al-Khabar, Al-Khabar, il, il peut venir de différentes manières. De différentes manières. Très bien, Al-Mubsada. On a vu Al-Mubsada. Il est marfoua. Il est parmi Marfoua Asma. C'est parmi les noms qui sont marfoua. -ma. Oui. Parmi Marfoua Asma. Maintenant, le quatrième parmi les sept que le seyyr uh, ibn Ajram nous énumère, Al-Khabar. Chabaru, chabar mumpsada, il est aussi marfur. Comme dans Zaidun faqihun. Maintenant on passe à faqihun, il est Il après d'amma, il est marfur. C'est un chabar qui est marfur. C'est un chabar Si on dit par exemple a-t-il mizu, c'est al mumpsada muntabihun. L'élève est le uh, uh, attentif. Hein? Al-tilmizu muntabihun. Hein? Liddarsi. D'accord? Muntabihun, c'est un khabar. On a donné l'information sur ce mbtada. Très bien. Maintenant, on voit le cinquième. Parmi les sept, c'est ismu kana. Hein? Hmm. Hein? Wa ismu akhawatiha, par exemple. Ismu kana, al-ism. Qui va venir après kana. Hein? D'accord? Ce ism. Il est aussi parmi les marfouat C'est parmi les noms qui vont recevoir le Donc le nom qui vient après l'adat, l'outil, Kana, et euh, les outils semblables à Kana. Ismou kana wa Faites attention, il y a Kana et il y a ou Kana. comme on va voir dans un chapitre à part, ou Kana, ils vont faire la, la, la même action que Kana. D'accord Donc ils vont recevoir un ism Ils vont lui donner un rafah. Ils vont recevoir un khabar Ils vont lui donner un nasm Comme on va voir Très bien si on va prendre cet exemple Avec Kana Kana al materan Comme maintenant par exemple Kana al materan D'accord euh, Le temps était pluvieux, C'est à dire que la pluie euh, Descendait par exemple D'accord أو كان الجو صحوا كان الجو صحوا دكا كان لا كانا الجو صديق سون اسم اسمها اني مرفوع كان الجو كان الولد منتبها كان زيد فقيها كان محمد داعيا كان محمد rachiman, raufan bilmu'minien d'accord? donc là, Kana, elle va faire arrafi'h al mubtada et elle va faire aussi nasb pour al-khabar comme ici, sahwan sahwan muntabihan, d'accord? Rahiman. raufan d'accord? ou bien si on va prendre un autre ism Uh, Parmi Akhawaskana Qui jest leisa, leisa Leisa al waqtu munasiban hein? Le moment On n'est pas opportun par exemple On n'est pas convenable D'accord Leisa al waqtu munasiban D'accord Leisa al waqtu munasiban Donc ici dans Leisa al waqtu munasiban euh, On a quoi On a leisa Leisa qu'est-ce qu'elle va faire comme action Elle va faire un pour son nom, pour 10 mois. Laisse l'waqtou. c'est son khabar, elle va lui donner un nasib. un nasib. Et comme on a dans le Coran al-Karim, wakana huma salihan. Dans la surah Al-Kahf, on lit cet exemple, wakana huma salihan. Allah a parlé de deux euh, de deux jeunes gens, hein, de deux euh, enfants ou deux gamins, c'est-à-dire il a parlé de leur père, leur père était pieux. Ouais, hein. Puisque ce père il était pieux, Allah a, a protégé ses enfants. Et il a fait que ses enfants, il va faire que quelqu'un, il va venir, un prophète et, euh, et Al-Khader, qui est, donc euh, les gens divergent. Est-ce que c'est un allié Est-ce que c'est un non-pieux Ou bien est-ce que c'est un prophète même Mais Moïse, alayhis-salam, al qui est Moussa, alayhis-salam, et Al-Khadir, ils, ils seront acheminés jusqu'à ces deux enfants. Ils vont construire, c'est-à-dire Al-Khadir, il va construire un mur pour protéger le trésor enfoui pour ces deux enfants. Pourquoi Parce que leur père était pieux. Parce que leur père était pieux. Regardez comment Allah, sallallahu wa ta'ala, Uh, comment il gère les choses? Hein? Allah Azza wa Jal, Yudabiru Al-Mudabir. Al c'est lui qui gère toutes choses qui se trouvent dans le monde. Une goutte là, lorsqu'elle tombe, elle tombe parce que Allah a ordonné qu'elle tombe dans tel endroit précis. Hein? Dans tel endroit précis. Hein? Donc, là, donc lorsque une feuille, elle tombe d'un arbre, c'est parce que Allah a ordonné comme ça. Qu'elle tombe tel jour, à tel instant et qu'elle tombe. D'accord Donc c'est comme ça que le musulman Il, il, il, donc, il, il craint son seigneur et, il, donc, et, et, et, donc, et comme il est dit dans le Coran Karim C'est Allah qui lui ordonne de tomber Et c'est Allah qui sait qu'elle tombe Toute feuille qui va tomber dans, dans, donc, parmi, les fleurs, parmi les arbres et ainsi de suite Ici, il est marfou C'est un ism qui marfu'a Parce que c'est parmi l'asma'a l-chamsa L'asma'a l-chamsa on a vu qu'ils reçoivent Ar-rafa'a par l'waw Kana abu huma On n'a pas dit abahuma par l l -nasb. On n'a pas dit abihima On a dit abu huma Parce qu'il est en position de ar-rafa'a Wa kana abu huma salihan Marfu'a Et l'autre, le khabar, il est manso Donc euh, euh, Kana a fait ici L'action de rafa'a l-ism leur père était vertueux ou était pieux et aussi lorsque Allah subhanahu wa il a dit birru, hein, al hein? Euh, la bonté pieuse hein, ne consiste pas à ce que vous orientez vos visages vers l'est ou vers euh, ou vers l'ouest d'accord donc la, la, la, la piété n'est pas, pas vraiment dans cela la piété c'est dans Ce que vous avez comme intention. Et comme aussi, avec, tout en suivant, donc, ce que vous, vous, vous, vous, vous, vous euh, montre votre messager. Hein? Donc là, la bonté pieuse ne consiste pas à ce que vous orientez le, le, le visage seulement comme ça. Hein? Mais à ce que vous ayez la foi, à ce que vous ayez la conviction, à ce que vous ayez les, la bonne intention et ce que vous faites ces, ces actions... Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Bil ikhlas. Avec la sincérité. bien Ici Leïsa al-Birru. Leïsa c'est parmi a fait que le nom qui vient après il est marfur. Et ce qui vient après tout cela c'est khabar. Laysa c'est le khabar. Il est en position de al-khabar. Et donc il est nasbin khabar très bien et donc parfois on lit cette phrase autrement on dit laysal birra hein donc euh, al birra parfois on, on, on va dire que ça c'est le khabar al bir ça c'est pas le bir le bir hein antawallu wujuhakum ça c'est l'ism ism Leïsa c'est antawallu wujuhakum qabl al-masa' wal maghrib bir d'accord Donc là, il y a deux lectures de cette phrase, comme il y a deux récitations de ce verset. Il y a deux lectures de cette phrase. C'est-à-dire, c'est une question d'analyse de la phrase. Mais le sens, il est clair. Le sens, il est le même. C'est-à-dire que la bonté pieuse ne consiste pas seulement à ce que vous dirigez vos visages, etc. Allah a, a explicité la chose. Al-Bir voici ah, la bonté pieuse. C'est al Donc là, euh, Très bien. Donc là c'est, Ils ont cette, ce, ce genre d'action. Le sixième. Ah uh, sur 7 le 6e c'est khabaru inna wa akhawatiha hein khabaru inna hein wa akhawati inna d'accord quand on a inna qu'est-ce qu'elle va faire pour khabar elle va donner un nasb le ism il va donner al khabar donc le khabar c'est parmi les اسماء les asma c marfoua. donc khabar inna c'est parmi les اسماء le prédicat de inna et le prédicat de ses semblables des semblables à Inna parce qu'Inna il y a des chourofs qui sont semblables hein? Euh, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous, nous a informé dans le Coran l'Azim il a dit inna ça c'est Inna al-shaytana lakum mansoub le diable est un ennemi pour vous prenez-le pour tel prenez-le pour un ennemi hein? chacun de nous doit prendre le diable pour un ennemi nous, dois, nous ne devons pas être insouciants euh, on oublie malheureusement beaucoup ce, ce, ce, cette grande vérité c'est que le diable est un ennemi pour nous on doit tout le temps penser à cela et on doit faire attention à ces choses parce que lui il est en train de nous combattre alors que nous on, est, on, on, on ne fait pas at-ta'awud, on ne demande pas refuge auprès d'Allah et on ne fait pas attention jusqu'à ce qu'il nous trompe jusqu'à ce qu'il va nous faire perdre une prière ou bien il va nous faire perdre un temps important on n'a pas fait d'invocation on n'a pas fait une bonne action à un moment où donc le temps il passe le temps il est en train de passer le musulman doit faire Adkar Sabah, Adkar Masah, Adkar Dukhul il est en train de gagner beaucoup de hassanat lorsqu'il rentre dans son foyer il dit un vikr de rentrer dans son foyer lorsqu'il sort il, donne, il dit un vikr Hein? Et donc euh, lorsqu'il rentre dans la mosquée, lorsqu'il en sort, il y a un que lorsqu'il y a euh, adkar sabah, hein? après la salade de subh ou après l'adam de subh même, donc il, il commence adkar sabah les adkar les invocations de la matinée et les invocations de la soirée et lorsqu'il veut dormir et lorsqu'il se réveille, tout cela sont des adkar, tout cela sont des adkar et le musulman doit gagner en cela et en faisant en cela il est sous la protection d'Allah lorsqu'il fait donc, ces, ces choses il est dans la protection d'Allah et il n'est pas c'est-à-dire livré au diable il en fait ce qu'il veut hein? il n'est pas livré au diable mais il est dans la protection d'Allah en agissant ainsi et en faisant les adkar à chaque moment hein? très bien Donc Allah nous a informé dans ce verset, il dit "Inna ash lakum 'aduwwun, Ici la phrase qui va venir après toute cette phrase, c'est euh, khabaru inna, hein? Parce que ismu inna c'est ici le terme qui est -shaytana. Inna il est دك عدو سي خبر سي تنخبر اسم ها ان الشيطان لكم عدو ان الشيطان عدو لكم عدو الي مرفوع سي الخبر الشيطان سي تن... سي تن عدو. مرفوع إسي. سي ان الشيطان ده... إلي مرفوع, إلي مرفوع Prenez-le pour un ennemi. Trzebien. Et comme Allah subhanahu wa a dit, Inna rabbaka, Inna hein, rabbaka, voici ismoi, seri ul iqab, inna rafur rahim. D'accord, inna rabbaka, seri iqab, Sari'u, c'est un khabar pour Inna. Hein? Votre Seigneur est prąd dans le châtiment. Et il est. Un pardonneur miséricordieux. Et il est pardonneur miséricordieux. Donc ici, sari'u. Il est khabar inna, il est marfou. Et dans l'autre partie de la phrase. Wa inna, hein? wa inna hu. La gafourun. Hein? Wa inna hu. Hein? La gafourun. Donc ce hu, c'est ismuha La gafourun, c'est khabaruha. Khabaruha aussi, est, il, il est venu hein? marfou. Khabar inna, il est marfou d'accord donc là on, on a euh, terminé 6 sur 7 la, la prochaine fois on va continuer et on va enchaîner avec avec ce qui va venir et qui va dépendre de quelque chose qui est marfour qui est marfou donc on a déjà vu les autres asma qui reçoivent Raphaël et qui sont Al and uh, uh, المفعول الذي لم Ladi فاعله Yusam uh, Mafai iluhu s'appelle aussi المجهول, uh, aussi le troisième Al et puis le quatrième Khabarohu et puis Ismo wa wa ismo ahawatiha and sixième Très bien. Et le septième, c'est at Et donc l'auteur, il les a présentés euh, brièvement avant de consacrer un chapitre pour chacun de ces Marfou'as de al comme on va les euh, reprendre tout à l'heure. Donc le septième, c'est at lil euh, cest C'est-à-dire ce qui a un Marfou' pour antécédent. Ce qui va suivre. Un marfouw, et qui va dépendre de lui. يتبعوه. Il va dépendre de lui. Et ce sont quatre choses. l c'est quatre choses. C'est d'abord un le qualificatif. Le qualificatif. Par exemple, si on dit Najaha al-Talibu al-Mujiddu. Najaha talibu al-Mujiddu l'étudiant studieux ou l'étudiant sérieux a réussi par exemple. D'accord Donc ici, Al-Mujiddo c'est un Nats, c'est-à-dire c'est un qualificatif, c'est un adjectif qui qualifie le nom qui est al talibo Najaha al talibo Al-Mujiddo Donc ici, al talibo il est en position de rafa il est euh, Fa'il et donc... Euh, Un naat, który va qualifier ce fa'il, il est marfouar aussi, parce que un il suit son man'out, il ici, il se trouve marfouar, puisqu'il est naat. Il va suivre ce qu'il qualifie. Très bien. Le deuxième cas, parmi les quatre de il y a al al Par exemple Muhammad Disson, Mohamed Disson, Mohamed Disson, Muhammad Nasiruddin Mohamed Disson, Mohamed Disson, Mohamed Disson, Mohamed d'accord Mohamed Disson, de Muhammadun ici et puis on a l'atf on a le waw de al et puis on reçoit un autre euh khabar qui vient donc nous informer sur le euh, mubtada qui est Muhammad ici dans la phrase euh, Fakihun. donc les deux ils sont reliés par waw al atf Muhammadun muhaddithun wa fakihun. donc al ma'touf hein donc euh, qui est faqihun il va euh, ressembler dans, dans la règle il va ressembler à muhaddisun il va ressembler donc il va prendre les, le, la, la même règle que al euh, le premier khabar qui est muhaddisun donc il va recevoir le d'accord c'est pourquoi on trouve faqihun ici elle est marfoui muhammadun euh, muhaddisun wa faqihun le troisième cas c'est attawkidu C'est euh, l'insistance ou bien euh, l'accentuation. Si on met l'accent sur quelque chose. Par exemple, on dit Hadar al -alimu Hadar al -alimu Si par exemple on a assisté à un séminaire et un savant il a donné euh, des cours ou des conférences, d'accord Et on assiste à un deuxième séminaire après quelques jours ou après quelques mois ou quelques semaines. On assiste à un autre séminaire et on va voir que c'est le même savant qui, a, euh, qui va animer ce séminaire. Donc on va dire « Hadar al-alimu nafsuhu ». C'est-à-dire c'est le même savant que la, que la dernière fois, par exemple, hein, qui a assisté. D'accord Ou bien qui a assisté hier. Ou... Donc « Hadar al alimou nafsuhu ». Donc « Nafsuhu » ici c'est un tawqid. Qui va mettre l'accent sur euh, l'alimou. Al D'accord L'alimou neufsou, c'est pour dire que c'est le même. C'est pour dire que c'est le même. Donc, euh, ici, par quoi on peut traduire Le savant, ou bien le même savant a euh, assisté. D'accord Le même savant a assisté. Ou bien, ça peut prendre aussi le sens que c'est lui-même. Et non pas quelqu'un qui le qui, qui le remplace, hein D'accord Parce que donc Soukid, qu'est-ce qu'il a pour fonction C'est pour euh, dire que c'est lui-même et non pas quelqu'un qui le remplace. Hadar al alimou nefsoho. pour que l'esprit ne, ne donc n'interprète pas dans le sens si par exemple on va nous contenter de dire hadar al alimou quelqu'un il va dire Peut-être que c'est, il veut dire que c'est son fils, ou bien c'est, euh, celui qui le remplace. Mais lorsqu'il dit Nafsou, c'est un Taukid. C'est-à-dire que tu n'as que ce sens que c'est lui-même. Que c'est lui-même. C'est euh, un Taukid qui va insister sur ce nom et pour dire que c'est lui-même. D'accord? Donc, on n'a plus, donc, le, donc, la possibilité d'interpréter ou d'aller dans un autre sens. Hadar al-Ali Et ici, concernant le tawqid, Nafsuhu ou Zatuhu etc Donc il y a une euh, erreur Qui est répandue chez beaucoup de gens C'est qu'ils euh, vont mettre Nafsuhu Avant l'isme Mouakkad Et on va revenir sur tawkid Et on va voir Donc là euh, il y a des gens qui euh, Par exemple qui disent Hadara Nafsul Alim Ça c'est faux dans la langue arabe Hadara Nafsul Alim ça c'est faux Parce qu'il faut qu'on ait le Mouakkad et puis le akid. on doit avoir le nom d'abord et puis on va recevoir le et non pas l'inverse, il y a une, une erreur maintenant très répandue chez beaucoup de gens hein, euh, qui commencent par dire nafsul alim, hein? non il faut commencer par donner le mu'akkad et puis donner le et donner très bien, et on va revenir sur le et on va revenir à, à, à, ces, à ces cas Donc là, euh, l'insistance. Donc là, nafsuhu, par exemple, on a al euh, il est marfou, nafsuhu, il est marfou. D'accord euh, Ça, parce que maintenant, on est en train de parler de الرفع. et Parce que al il va ressembler euh, à al-mouakkad dans quoi Dans harakat arabia. Si on va dire, par exemple, qara'tu li alimi nafsihi ra'aytu al-alima Mais ici, puisqu'on parle de Arrafa, de Marfouat l'Asma, donc là, on prend euh, euh, donc la position de Arrafa. Et donc, puisque ce Tauquid, euh, il va euh, donc venir pour un nom qui est Marfouat, il va être Marfouat, lui aussi. C'est parmi Marfouat l'Asma, et donc il fait partie de At-Tabi'li Marfu'. Il, il suit ce premier Marfouat qui est ici, al alimu et donc il, il lui ressemble. Le quatrième c'est Al-Badalou. Mm -hmm. Al-Badal. Le substitut. Al-Badal ce, ce n'est pas vraiment euh, un hein, Mais c'est autre chose. Comme on va voir dans les exemples, c'est le substitut. C'est quelque chose. C'est-à-dire on peut dire ceci ou cela. Par exemple, Zarani Mohammedun Amuka, -hmm. D'accord Zarani Mohammed, -hmm. quel Mohammed hein? D'accord Ici on n'a pas dit Mohammedun Al-Tawilu, al-Qasiru, al-Shabu, al-Sheikhu, al-Alimu, al-Gharibu, al-Keda. on n'a pas donné un adjectif, mais on a dit Ammouka. On dire Zarani Ammouka. donc Ammouka, c'est un bedel pour Muhammad, ici. C'est un bedel. I on va voir un chapitre consacré à al محمد، ton oncle m'a visité d'accord, Mohamed, c'est à dire qui est ton oncle m'a visité donc ici Ammouka il va prendre la, la même règle de al que Mohamedun, Zaharani Mohamedun c'est un fa'il et donc il va prendre le bedal qui est Ammouka, il va prendre donc un comme le moubdel minhou, ça s'appelle al moubdel c'est à dire il vient remplacer Il vient clarifier quel Muhammad ici. Zarani Muhammad un amouka, d'accord? Très bien. Euh, maintenant donc puisque on a vu les sept, on a vu le féminin, on a vu le masculin, on a vu le modéré, on a vu khabaro on a vu ismoukana, wa ismou akhawatiya, on a vu khabaro inna, wa akhbar akhawatiya, et on a vu al-tabgu lil-marfoug. Maintenant, le, donc, euh, Ibn Hajram, Rahimahullah, euh, il a consacré après cela, euh, un bèb, un chapitre à Al-Fa'il. Le premier parmi Marfouat Asma, c'est Al-Fa'il. Il a donné, il a dit,